One Qibla présente le cœur en action. donc on a déjà expliqué que la patience, le sabr dans la religion d'Allah Allah subhanahu wa taala, c'est lié à trois formes particulières. Il y a As-sabr at-re patience dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala as-sabr ala Allah azza wa jall numéro 2 il y a as la patience envers la désobéissance ça veut dire pour ne pas pour au haram aux interdits afin de ne Allah subhanahu wa ta'ala et troisième forme, la dernière c'est sabr ala al-masa'ib c'est être Et l'imam Ibn al-Qayyim, l'auteur, nous a expliqué quelles sont quelques mesures pratiques qui nous aident à renforcer notre patience, forme 1, forme 2, et il nous restait la troisième forme. Donc, en ce qui a trait à la patience envers les difficultés, la patience envers, par exemple, l'injustice, comme il nous mentionne ici, fi al-mihan ala adha ». Comment construire, comment bâtir, qu'est-ce qui nous aide à développer cette forme de patience Qu'est-ce qui nous propose ici Trois choses. La première qui est, c'est de garder en tête la belle récompense auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour les personnes qui sont patientes. Et le plus il nous dit que la personne, elle remarque cette récompense auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le moins que... La portée sera lourde. Ce qu'on porte sera moins, on va moins ressentir la lourdeur de ce qu'on est en train de porter si on se rappelle de la récompense auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'ishuhu dit, car on va remarquer qu'est-ce qu'on gagne en retour. C'est quoi le retour Parce qu'être patient sans retour, sans rien gagner, c'est difficile. C'est trop lourd pour l'être humain d'un point de vue psychologique. Kan man tycka att det är svårt att bära något? Det är svårt att bära något. Det är svårt att bära något. Det är svårt att bära något. Det är svårt att bära något. Det är svårt est bära något. Det är svårt att bära roche Det är svårt att bära något. Det är svårt att bära något. Det är svårt att bära något. Det qu'il est capable de porter, mais que c'est difficile quand même. Il va la porter avec difficulté. On va lui demander de la garder pour un certain temps, de la porter comme ça et de la garder en l'air. C'est quelque chose de difficile, ça va demander beaucoup de patience. Si on va demander à la personne juste de faire ça, comme on dit, pour le fun, juste un petit défi, peut-être que la personne, elle ne va pas accepter, elle ne va pas résister, elle ne sera pas patiente. Mais si je vais dire à la, à la personne, si tu gardes cette roche en l'air pendant deux minutes, je te donne 2000 dollars cash, je te donne, donne 3000 dollars cash. Est-ce que la, la patience va changer ici Le niveau de patience, est-ce qu'il va changer Certainement que oui, parce que la personne en étant patiente et résistante, à chaque seconde qui passe, elle est en train de penser aux 2000 dollars. Il y a une récompense, il y a un retour, il y a un gain. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il nous a promis une grande récompense pour les personnes qui sont patientes. Et Allah Subhanahu wa Taala Il a établi cette règle dans cette vie du bas monde. Si ce n'était pas ça, il nous dit, eh bien, les masyalih, les biens, les bénéfices, les avantages, le cours du monde. Pire encore, le cours de l'au-delà va s'arrêter. S'il n'y avait, avait pas des, des récompenses, des conséquences positives à notre patience, on pense encore une fois aux exemples les plus classiques, les études, le travail et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les gens sont patients pour aller travailler, pour aller s'asseoir devant un écran pour écrire des rapports, pour passer des heures dans un bureau, pour sortir dans le froid extrême et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a une récompense. Le travail d'un médecin, par exemple, est-ce que c'est noble Le travail d'un médecin, est-ce que c'est noble C'est quoi la mission humanitaire que le médecin se définit dans sa tête Qu'est-ce qu'il se dit qu'il est en train de faire lui Sauver des vies. Donc, ça, c'est la réponse classique. On dit, le médecin, il sauve des vies. Bien sûr, bi'idnillahi, azza wa Donc, tout médecin, pour se réconforter, entre autres, il se dit, moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie Je sauve des vies. J'aide à sauver des vies, à guérir des gens. Bi'idnillahi, azza wa Maintenant, si on parle de façon réaliste, on enlève le politiquement correct de côté. Si demain, on va déclarer, on va dire à tous les médecins qu'on ne va plus les payer, Ça sera zéro dollar. Ils ne seront plus payés. Pourquoi Parce que, anyway, leur mission, elle est une mission qui est importante et qui est noble. Qu'est-ce qui va se passer dans les hôpitaux, dans les cliniques Est-ce qu'il va y avoir un changement assez majeur, n'est-ce pas Ce n'est pas pour une journée. Ça va durer. On va dire à partir de maintenant, les médecins, on ne les paye plus. Il n'y aura plus de récompense. Il n'y aura plus de retour. Ils devront travailler pour la mission Humanitaire. Ils sont là pour guérir des gens, pour sauver des vies. Et ça ne sera pas surprenant qu'il y aura moins de, moins, en moins, en moins de médecins qui vont se présenter au travail. Et il y aura moins, en moins, en moins de personnes qui seront aussi étudiées à, intéressées à étudier en médecine. Parce que la médecine, ça ne paye pas. Il y a beaucoup de personnes qui partent en médecine parce qu'ils aiment ça guérir des gens. Mais ils aiment aussi se faire de l'argent. Et c'est ça qui donne à la personne encore une fois une certain certain niveau de patience qui la pousse à travailler à faire face aux difficultés ainsi de suite à résister aux situations difficiles et si la patience bien sûr pour le croyant c'est la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense dans l'aukhira mais le seul problème ici c'est quoi c'est que an nafsu mukallat bi hubb al'ajil pourquoi est-ce que malgré ça il y a beaucoup de personnes qui manquent de patience Qui ne sont pas patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que parmi les défauts de l'âme, c'est que l'âme, elle, elle aime, elle aime la récompense rapide. Ça encore une fois, ça fait partie de la nature humaine. Le plus que la récompense, elle vient rapidement, le plus qu'on va être motivé. C'est pour ça qu'il y a ce test-là de l'Iman, d'attendre notre récompense dans Al-akhirah auprès d'Allah azza wa wa وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمًا Si pour chaque salat Qu'on Par exemple Dans le hadith authentique Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit que celui Qui fait 12 raka'a ça veut dire Des prières surerogatoires De 12 raka'a 12 cycles En une seule journée Allah azawadjel Va lui bâtir Une maison au paradis Une maison fille Donc le croyant il sait que ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la promesse d'Allah azzawajan wa'adullahi haqq. Malgré ça, beaucoup de croyants ne font pas ça de façon quotidienne. Ils ne vont pas faire 12 rak'a sur érogatoire. Est-ce que parce que la maison au paradis n'est pas importante pour eux? Pas nécessairement. Mais pourquoi? Parce que c'est à long terme. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné une promesse que tout celui qui fait douze raka'a en une seule journée il va avoir pour chaque jour une maison au centre-ville. Qu'est-ce qui va se passer Tout le monde va faire douze raka'a à chaque jour. À chaque jour. Parce que la récompense est proche. Elle est immédiate. Donc, le test ici de l'iman, de la foi, c'est patience au-dessus de notre patience ça veut dire la patience dans l'atteinte de la récompense en tant que telle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala wa innama khassatu l'aqli talammuhu l'awakibi wa wa mutala'atu donc la raison les personnes douées de raison qu'est-ce qui les distingue c'est qu'ils voient Loin, C'est qu'ils voient loin, ils voient à long terme. Et ça, c'est même pour les chances dans cette vie du bas monde. Même les personnes qui ne croient pas en Allah Azza wa en le jour du jugement dernier. Les personnes, les gens qui ne travaillent que pour la vie du bas monde, on va trouver qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a des gens qui veulent tout simplement avoir le tout de suite. Il y a des gens qui sont plus raisonnables, qui visent le long terme qui vise le long terme donc ça c'est la première chose et comme il nous dit ici les personnes raisonnables de toutes les nations de toutes les civilisations que ce soit les philosophes et les sages et les penseurs et ainsi de suite il nous dit ils ont tous été d'accord que pour avoir le plaisir pour atteindre le plaisir pour atteindre le bien-être On ne passe pas toujours par le plaisir et par le bien-être. On passe par des sacrifices. On doit passer par des choses qu'on n'aime pas pour atteindre un bien qui est plus important encore. Ça, c'est même dans cette vie du bas monde. C'est comme ça que Allah il a créé ce monde subhanahu wa taala. Numéro 2, deux, deuxième mesure qui nous aide à être patient face aux difficultés. faraj, c'est de s'attendre. À l'aisance, de s'attendre à la solution, de s'attendre au secours qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal, pour une seule difficulté, il a mentionné deux fois l'aisance. Qu'après la difficulté, il y aura l'aisance. C'est le cycle de la vie. La difficulté ne va jamais durer jusqu'à toujours. Ce n'est pas la nature de cette vie dure du bas monde. Alors, quelque chose qui nous aide à être patient, c'est de se rappeler qu'il y aura une fin à cette difficulté, comme on a mentionné, comme pour celui on va lui demander de porter une roche. Peut-être qu'il y a des gens qui vont accepter de porter la roche, même sans leur accorder le 2000 dollars. Ils vont le faire de façon gratuite, juste parce que c'est un défi. Ils veulent se tester, tester leur puissance. Mais, ces personnes-là, qu'est-ce qui va les motiver à chaque seconde c'est de toujours se rappeler que c'est un countdown. Ils se dirigent vers, ouais, vers le deux minutes et qu'à deux minutes ils auront gagné. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a quelqu'un sage comme ça, je ne me rappelle pas si c'était la parole de quelqu'un, euh, c'était une personne de science, un alim ou autre chose, mais des paroles de sagesse comme ça. Il a dit pour réconforter les pauvres. Il a dit le pauvre est plus chanceux que le riche. Le pauvre est plus chanceux que Le riche, pourquoi Parce que le riche mm -hmm. Il craint la pauvreté. Qu'est-ce qu'il voit devant lui, le riche Qu'est-ce qu'il voit devant lui, entre ses yeux Il craint la, la pauvreté. Ça c'est son cauchemar. Qu'est-ce qui arrive si ma maison, elle part en feu Qu'est-ce qui m'arrive si mon commerce demain sera... Qu'est-ce qui m'arrive Je pourrais perdre tous mes acquis que j'ai actuellement. Qu'est-ce qui arrive si je vais les perdre Ça c'est le riche. il craint la pauvreté. Le pauvre Le pauvre il est en train d'espérer là. La... Richesse, le pauvre lui il est en train de rêver, de dire un jour je vais moi aussi être, être riche et ainsi de suite. Donc ça bien sûr c'est pas un hadith ou autre chose, okay? c'est juste pour donner ici un exemple de comment est-ce que l'être humain parfois en regardant Plus loin, ça l'aide à, à être patient parce qu'il attend aussi l'aisance, el faraj, des jours qui sont meilleurs, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que ça, c'est une difficulté qui passe et qui va faire partie du passé. Mais qu'est-ce qui va rester Ça sera la récompense auprès d'Allah, subhanahu wa Ta'ala. Han säger, "Vasja, vad är kraften i att skilja eller att skilja i fråga?" Så vi är inte ensamma i att vara i den här situationen. Vi är inte ensamma i att vara i den här situationen. Vi är inte ensamma i att vara Allah De här situationen. Vi är inte ensamma i att vara i den här situationen. Vi är inte Allah subhanahu wa ta'ala, i den här situationen. Vi är inte ensamma i pessimiste il ne va pas faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala le croyant il est toujours optimiste lorsqu'il s'agit des akdar du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala des choix d'Allah azza wa jalla parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala ta il, ta il est allatif subhanahu wa ta'ala numéro 3 tahwinu al-baliya troisième mesure qui nous aide à surmonter les difficultés en étant patient c'est de minimiser de relativiser la difficulté à laquelle on fait face. « Que ce n'est pas si grave que ça le paraît. » Pourquoi Par exemple, « C'est de remarquer tous les biens que Allah nous a donnés, tous les bienfaits que Allah nous a donnés. » ça c'est un problème dans ma vie j'ai une difficulté dans ma vie mais l'erreur à faire c'est quoi c'est de ne pas complètement embarquer de ne pas être psychologiquement emporté par cette difficulté à ne voir que ça dans la vie il faut élargir sa vision et voir tous les bienfaits toutes les ni'mes que Allah Azza wa nous a accordés que d'autres personnes n'ont pas et c'est pour ça Allah Azza wa il dit وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا hssouha subhanahu wa ta'ala faut toujours qu'on se garde en tête que Allah azza wa jalla comme on a dit à plusieurs fois dans le hadith Allah azza wa jalla éprouve chaque personne selon iman selon son niveau de de foi et que nous on n'est pas des prophètes on n'est pas des messagers on n'a pas les grandes Vous et de ce fait, Allah azza wa jalla ne nous donne pas les épreuves qui Okay, ce n'est pas, pas pour notre niveau. Donc, de ce fait, toujours, on regarde c'est quoi les autres bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a, nous a accordés. Et on se rappelle, comme on a dit, qu'il n'y a personne qui n'a pas de problème dans la vie. Il n'y a personne qui n'a pas de problème dans la vie. Il n'y a personne qui n'a pas de difficulté dans la vie. Les difficultés que toi, tu as, ton voisin, ton ami, ou même ton ennemi, pourraient avoir, Des multiples plus que cela. Donc on dit alhamdulillah. Et on est satisfait du kador d'Allah wa ta'ala. Euh, Han alayhi ma huwa fihi mina al bala. Il va regarder ça comme une goutte d'eau. Comparer à un océan de bienfait d'Allah subhanahuwa ta'ala. Et aussi. Tadakkouru sa wali ni'am. Allati Allah ta'ala biha alayhi. Et aussi de des bienfaits du passé que ça n'a pas toujours été comme ça la difficulté que avant la difficulté il y avait aussi les gens tout comme après la difficulté il y a les gens avant la difficulté aussi il y avait les gens souvent la difficulté c'est parce qu'on a perdu un bienfait en avant un avantage qu'on avait une ni'ma d'Allah quelqu'un qui est malade c'est parce qu'il a perdu la santé ou une partie de sa santé mais après la maladie il va y avoir la guérison. Mais aussi, avant la maladie, il y avait la santé. Donc, vous voyez, il y avait une aisance avant et une aisance après cela. Et comme il nous dit ici, وَيُحْكَ عَنِ مْرَأَةٍ مِنَ الْعَابِدَاتِ أَنَّهَا عَثَرَتْ فَنْقَاطَعَتْ إِسْبَعُهَا Une histoire ici, il raconte qu'il y avait une femme pieuse, une femme qui était euh, pieuse, qui craignait Allah Azzawajal et qui est tombée, elle a fait un accident et... Elle a perdu un doigt. Elle a perdu un doigt et tout de suite elle a commencé à rire. Elle est partie en rire. Alors quelqu'un lui a dit. Tu es en train de rire alors que tu viens de perdre un doigt. Elle a dit. Elle dit ça c'est trop c'est trop difficile c'est c'est pas pour ton niveau. Toi tu arrives pas peut-être à comprendre ça c'est plus élevé que ton niveau. Elle a dit Elle a dit la douceur, la bonté de la récompense m'a fait oublier le mal de, de l'incident. Vous comprenez Elle est en train de ressentir la douceur, la bonté de la récompense, ce qui l'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un tel incident si elle, est, si elle est patiente. Donc, il y a des gens, encore une fois, qui ne voient que... L'accident, j'ai eu un accident, j'ai fait un accident. Il ne voit pas plus loin que ça. Il ne voit pas que en retour, si les patients voient la récompense qu'ils attendent auprès d'Allah subhanahu wa taala, le Prophète même dans les hadiths authentiques, il nous a dit que chaque difficulté, même les moindres petites difficultés de la vie, il a dit ﷺ même el ham wal ». Le souci est la tristesse, même ça. Qu'est-ce que Allah nous donne pour ça Qu'est-ce que ça nous aide à avoir Ça efface de nos péchés, sans rien faire, sans rien faire. Si aujourd'hui tu as eu une journée dans laquelle tu as des soucis, tu, as forme, tu, tu ressens de la tristesse pour une raison que tu n'arrives pas à expliquer. Même ça, ce petit sentiment-là, c'est quoi C'est... Une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça efface des péchés du croyant. Et la récompense est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les personnes qui sont patientes. Finalement à propos de la patience, il nous rappelle ici quelques détails, quelques catégorisations de la patience. On a déjà couvert ça mais il va nous ajouter quelques informations intéressantes. sabru ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ Trois formes de patience. Il y a sabrulilah, être patient pour Allah et être patient par Allah, qui pourrait nous rappeler la différence entre les deux, entre être patient pour Allah et être patient par Allah, qui pourrait nous rappeler la différence entre ces deux formes de patience. Sabrulilah pour Allah, billah» par Allah les personnes qui prenaient des notes lors des dernières séances. « billah »« Être patient par Allah » Ça veut dire être patient en sachant que je ne peux pas être patient que par l'aide d'Allah Azza wa Être patient par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. « C'est être patient pour Allah. Pas être patient pour que les gens disent de moi que je suis patient par exemple. Vous comprenez Donc, assabru lillah, pour Allah, c'est l'objectif. Qu'est-ce qui me motive à être patient as Assabru billah, c'est qu'est-ce qui m'aide à être patient Qu'est-ce qui me permet d'être patient Quelqu'un pourrait avoir un objectif. Je veux être patient, mais je n'arrive pas à être patient. Il est patient par Allah, billah, c'est Allah Azza qui l'aide à être patient. Donc, il nous dit ici, Sasabru lillahi faw kasabri billahi wa a'ala darajatan minhu wa ajallu. Être patient pour Allah, c'est plus noble que être patient par Allah. Je répète, être patient pour Allah, c'est plus noble, c'est un niveau plus élevé que être patient par Allah subhanahu wa ta'ala för flera anledningar. Han listar här till exempel att sabbaten är relaterad till hans allhöga och är en älskare och att sabbaten är en inställning. Kanske är den stora Fattiga. Kanske är han listade åt dig. Vi älskar och vi ställer åt dig. Allah, notre adoration, elle est exclusivement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le tawhid. Il y a qu'un on demande l'assistance et l'aide d'Allah, azza wa jalla. Notre ibada elle est par Allah, par l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On fait notre adoration pour Allah, mais pour faire notre adoration pour Allah, on a besoin de l'aide d'Allah. On adore par l'aide d'Allah et on adore pour Allah. Laquelle des deux est plus élevée C'est iyyaka nabudu, parce que iyyaka nastain c'est un moyen pour atteindre iyyaka nabudu. Le but ultime, c'est d'adorer Allah et seulement Allah subhanahu wa taala. Pour pouvoir adorer Allah, on a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa taala. Wassilaun raya, il y a une fin et un moyen. La fin est toujours plus noble que Le moyen. De ce fait, être patient par Allah, c'est le moyen. Être patient pour Allah, c'est la fin. On veut être patient pour Allah. C'est ça ce qu'on veut concrétiser. C'est ça ce qu'on veut idéalement réaliser. Mais on ne peut pas être patient si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas à être, à être patient. Et aussi, C'est parce que aussi, Euh, être patient par Allah, être patient par Allah, c'est pas exclusif seulement aux croyants. Il y a même des mécréants, des kafirines qui sont patients par Allah. Lorsque il y a une situation difficile, ils vont dire Oh God, help me, help me, aide-moi à surmonter cette difficulté. Mais la fin du tawhid, du monothéisme, le, là où ça se concrétise, c'est quoi le monothéisme C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pourrait être un polythéiste Il adore Allah et autre que Allah Azawajal. Un mécréant qui n'adore pas Allah Subhanahu wa Taala, qui ne croit pas en ses prophètes, en ses messagers, qui ne prie pas et fait pas la salat, fait pas les bonnes œuvres, il fait pas le pèlerinage, il pratique pas la religion. Mais lorsqu'il a besoin d'aide, il dit quoi Y Allah, aide-moi, aide-moi, oh God, help me. Il est patient par. Allah. Mais il n'a pas atteint le niveau d'être patient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que être patient pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est le niveau des croyants mieux encore le niveau des prophètes et des messagers. Ils étaient patients pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'un autre point de vue aussi Alors ici avant de traduire ce qu'il nous dit je vais vous poser une question. Vous allez Nous donner la réponse qui devrait nous éclairer ici. Qui pourrait nous citer des exemples d'être de patient pour Allah? Des exemples pratiques, des actions concrètes de quelqu'un qui est patient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahoufi, quelqu'un il t'insulte, te provoque, toi tu retournes pas, tu es patient pour Allah. Qu'est-ce qui te motive? C'est parce que ah, Allah Azzawajal, il dit wa idha qalu salama an Il y a des textes ici. Et ça tu le fais en tant que acte d'adoration parce que tu sais que Allah subhanahu wa taala il aime ça. C'est vrai ou non? Si ce n'était pas pour Allah, est-ce que ça tente toi de l'insulter en retour Oui, Donc, à l'intérieur il y a, y a, y a l'ego qui dit que pour toi tu devrais retourner pour ton image, pour prouver ta puissance, pour, pour, pour plusieurs autres raisons. Mais là tu es patient pour Allah, vous remarquez Donc je suis patient pour Allah, je fais ce que Allah il aime, même si moi peut-être je n'aime pas ça, très bon exemple. Le deuxième, le jeûne du mois de Ramadan, c'est être patient pour Allah. À l'intérieur de moi-même, si ce n'était pas la récompense, je ne vais pas jeûner. S'il n'y avait pas cette ibadah, cette adoration qui s'appelle Ramadan, qui a une récompense dans ça et que c'est obligatoire et tout, je ne vais pas jeûner. Je vais manger, je vais boire comme tout le monde le fait. Ça c'est patienter pour Allah, sabroulillah. Zakat, Donc, zakat, Sadaqa, la même chose. Tu donnes ton argent à quelqu'un de pauvre. Oui, il y a un certain aspect humain et tout, mais ce n'est pas tout le monde à chaque moment qui est touché par ça. Et parfois, quelqu'un pourrait dire, moi, je préfère donner l'argent à mon fils. Ou ça, ça c'est aussi un acte humain et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qui nous donne un exemple d'être patient par Allah Quand tu es malade, très bien, quoi aussi Quand tu es malade, c'est presque l'exemple en tant que tel, oui, mais je veux un exemple plus illustrant, qui se, parce que être malade, ça, ça se distingue un, un peu par le fait qu'on est forcé d'être patient. Si, si je suis malade maintenant, je ne peux pas décider d'arrêter la maladie. Mais difficulté très bien l'accouchement très bien mais je veux quelque chose dans laquelle on a un choix ça veut dire je peux sortir de la situation si je le veux mais je suis quand même patient prier les prières obligatoires oui mais ça c'est être patient par Allah et pour Allah aussi mais on veut un exemple d'être patient par Allah seulement je veux devenir un millionnaire j'ai ouvert un commerce Et je vais travailler 18 heures par jour, 19 heures par jour, sans cesse, pendant 2 ans, 3 ans, parce que je veux devenir millionnaire. Est-ce que c'est obligatoire de devenir millionnaire C'est mon choix, n'est-ce pas Il n'y a personne qui me force. Ce pas comme la maladie. Je peux demain décider, je ne veux plus devenir millionnaire, je vais travailler 10 heures par jour à la place de de 19 heures par jour, et je vais me contenter de, de ce que je suis capable d'avoir. Mais là, je vais, travailler. Je vais dire, il y a Allah, c'est difficile de devenir millionnaire. Aide-moi à, à devenir millionnaire, aide-moi à être patient pendant ces deux années-là. Là, ma patience, elle est par Allah, mais elle n'est pas nécessairement pour Allah, vous comprenez. Parce que moi, je ne veux pas devenir millionnaire parce qu'Allah m'a dit qu'il faut devenir millionnaire. Parce que Allah, il aime ça, de devenir millionnaire. Je veux devenir millionnaire parce que j'ai le goût de devenir millionnaire. Vous voyez, je le fais pour moi-même. Donc ça, c'est sabrun billah. Être patient par Allah, mais pour moi-même. C'est pour, pour moi. Je suis patient pour moi, pour mes intérêts, pour me faire plaisir. Mais je suis patient par Allah. Tandis que lorsque quelqu'un il est patient pour Allah, ça veut dire que c'est quelque chose que Allah azawajalla il aime c'est une action que Allah subhanahu wa taala aime c'est pour ça que être patient pour Allah c'est plus élevé encore que être patient par Allah subhanahu wa taala parce que comme on a dit il existe d'énormes exemples ici que même le kafir même le mécréant souvent il est patient par Allah c'est que ça demande de la patience c'est difficile ça dépasse Le, ça dépasse la norme humaine il va demander l'aide de Dieu de son créateur mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala combien y a-t-il regardez combien y a-t-il eu à travers l'histoire combien y a-t-il eu à travers l'histoire des guerres entre des pays des nations des guerres des grandes guerres comme ça dans lesquelles les deux parties les deux adversaires les deux ennemis les deux priaient Dieu Et lui demander de leur accorder la patience et la victoire, les deux côtés. Combien ça ce que c'est arrivé Une fois, deux fois Plusieurs fois, n'est-ce pas Donc, à travers l'histoire, c'est plein. Même des gens qui avaient la même religion, la même croyance, si on revient juste à l'histoire, un peu, ça... Re... Un peu plus de, peut-être environ deux siècles comme ça en Europe, n'est-ce pas Les nations européennes se faisaient la guerre alors que c'est la même culture, la même, la même religion, les mêmes croyances et tout. Et tu vas trouver des deux côtés des gens qui disent quoi Dieu va nous, va, doit, va nous aider, on a besoin de l'aide de Dieu et ainsi de suite. Donc ça c'est l'aide par Allah, mais ça ne veut pas dire que tu es en train de faire la bonne chose. Parce que bien sûr ici, ce n'est pas logique que les deux soient sur là. La... Sur la vérité, que les deux soient, des, soient bien aimés auprès de Dieu, que les deux font, sont en train de faire quelque chose que Dieu il aime, qui est juste et qu'ils vont, quoi centre tu ça ça fait pas de ça ne fait pas de sens la troisième comme on a mentionné c'est être patient avec les أحكام صبر 'ala أحكام الله عز être patient avec les أحكام d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire avec les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça en général c'est sabro ضروره on est forcé on n'a pas le choix encore une fois les أقدار comme tu as mentionné tout à l'heure la question de la maladie Donc, être patient lors de la maladie, ce n'est pas comme être patient pour devenir millionnaire. Parce que maladie, je, je ne peux pas sortir. Je vais sortir de cette situation seulement lorsque Allah va écrire que je suis guéri. De ce fait, je suis contraint d'être dans cette situation. Vouloir devenir millionnaire, je ne suis pas contraint. Je peux sortir plus noble que ça. Vouloir faire des douze raka surérogatoire en une seule journée. Aussi, ça c'est quoi Volontaire. je suis patient de façon volontaire et lorsque la personne elle est patiente de façon volontaire et on termine avec la patience sur ce point lorsque la personne elle est patiente de façon volontaire eh bien ça c'est plus noble que la personne qui est patiente malgré elle il compare ici entre deux prophètes prophète Yaacoub qui est le père de Youssef alayhi salam prophète Ibrahim qui est le père de Ismaïl alayhi donc ici deux prophètes qui ont leur enfant qui est prophète prophète Yaqoub il était patient pourquoi lui c'était quoi sa patience Yaqoub le père de Youssuf La perte de son fils, ok Donc imaginez si vous avez un, un jeune fils comme ça, un jeune enfant qui disparaît et que les années passent et tu ne sais pas ton enfant, il est, il est où Porté, disparu. Ça, ça demande beaucoup de patience. Il n'est pas mort, il est peut-être vivant, mais il est disparu. Ça demande énormément de patience à chaque jour. Est-ce que c'est une patience dans une situation de choix ou c'est une patience malgré lui Malgré lui. Donc, c'est un noble prophète d'Allah l'Arzoudel. Il y a aucun doute. On est pas en train de attention ici. Il faut pas faire l'erreur On est pas en train de comparer un prophète à nous. Ok? On est en train de comparer ici quoi? Entre un prophète d'Allah et un autre prophète encore plus noble auprès d'Allah. Patience de Ibrahim alayhi salam envers son fils. C'était quoi? Allah lui demandait. Lui a demandé de sacrifier son fils. Ya bounaya inni arafil manami anni اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين Donc ici Ibrahim Alayhi Salam il s'apprête à sacrifier son fils juste avant que Allah Azza wa Jalla broge cet ordre qu'il lui envoie un mouton à sacrifier comme on le fait maintenant pour Eid al-Adha La patience d'Ibrahim à ce moment, il allait perdre son fils par sa propre action et il va le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'était une patience malgré lui ou c'était une épreuve que Allah lui a dit tu choisis Ce n'est pas tu choisis, ça veut dire euh, tu as un choix, mais ça veut dire c'est ta responsabilité d'exécuter cela. C'était sabrun en quoi Lillah. Le sabre majeur Ici, de Ibrahim, avec son fils, c'était « sabrun lillah ». Être patient, quoi Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans une chose qui était une épreuve. Quelque chose qui était une épreuve. Ce n'était pas nécessité, tu n'as pas le choix. Tu dois, tu dois accepter ça, c'est la réalité des choses. C'est clair Donc, c'est la fin de la patience ta'ala « a'la wa a'lam ». Bismillah, alhamdulillah, al salatu salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wassalamu ala ba'd. Donc frères sœurs en islam, on commence à parler dans le cadre des sentiers, des itinérants de Manzilatou al-Rida. Al-Rida, c'est une nouvelle station qui porte sur le contentement, la satisfaction qui vient accomplir la station sur la passion, sur al-sabr. Parce que là, avec tout ce qu'on a vu d'énormes et d'importants et de nobles, Dans la patience, à savoir, il y a une station encore plus élevée et plus difficile à atteindre que la patience qui est la station de rida, la satisfaction, le contentement. La différence entre les deux, de façon brève, les détails vont venir, c'est que la patience elle est amère. Quelqu'un pourrait être patient et de ce fait faire des grimaces, il est en train de faire des grimaces parce qu'il est quoi patient. Il n'a rien fait de mal, il n'a rien dit de mal, parce que sinon ça va aller à l'encontre de la patience. Mais quand même il a une grimace sur son visage. On peut voir qu'il est patient. C'est dur. Le contentement, la satisfaction, c'est faire face par exemple aux difficultés avec un sourire en étant pleinement satisfait du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un niveau qui est plus élevé et c'est pour ça il nous dit ici ala annahu a une entre les savants de l'islam satisfaction de contentement de al ridha c'est quelque chose de très dans la religion d'Allah azza wa jalla mais il y a divergence est-ce que c'est D'atteindre le contentement comme c'était obligatoire. Rappelez-vous, on a dit la patience, elle est obligatoire à l'unanimité entre les savants. On n'a pas le choix. Le musulman, il doit être patient. Contentement, il y a un avis qui dit que le contentement est obligatoire. Mais lui ici, l'auteur, il dit, l'avis le plus juste, c'est que le contentement est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Pourquoi il dit Parce qu'il n'y a pas dans le Korel Kalim ou dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alaihi wasallam un ordre amr que vous devez être satisfait. Vous devez atteindre le contentement. Comme c'est le cas pour le sabre, la patience, Allah il nous a donné l'ordre. Soyez patient patients. Plusieurs ayats sur l'obligation de la patience. Il nous dit ici Là il rentre dans un petit détail ici de la spiritualité débattue par les savants, débattue aussi par certains, euh, certains, certains des premiers soufis, pas les soufis après là, les sectes et ainsi de suite, on parle des premiers soufis. Dans, dans le temps de Tébérine et ainsi de suite la question de Ahwal Ahwal c'est les États ça veut dire mon État être euh, être, être satisfait du Qadr d'Allah Azawajel est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce euh, que comment comment on peut dire ça là est-ce que c'est quelque chose qu'on est avec je suis doué de ça ou est-ce que c'est Mukhtesem c'est quelque chose que je développe que je peux développer en moi-même parce que si ce n'est pas quelque chose qu'on peut se développer en nous-mêmes, est-ce que ça serait obligatoire dans la religion D'être d'avoir le réda. Non. Toute chose qui sort de notre contrôle, Allah Azza wa Jalla nous donne pas l'obligation de l'atteindre. La yukallifu nafsan illa wus'aha. C'est clair. Donc Il y a ici, il dit surtout cela, il y a divergence, est-ce que le contentement fait partie des choses qui font juste partie de nous, soit tu l'as ou tu l'as pas, c'est un don d'Allah Azzawajal, ou il y a un autre avis d'autres de, de, savants qui disent non, le contentement, c'est quelque chose qu'on peut développer en nous-mêmes. Question que je vous pose, la patience, est-ce que c'est quelque chose qu'Allah nous donne ou est-ce qu est que, est que aussi ça se développe Les deux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut développer. On a, on a un contrôle sur ça. On a un contrôle sur, sur ça, la patience. C'est pour ça le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'efforce à être patient, il va Allah azza wa ta'il va l'aider à être patient. Et si on n'avait pas de contrôle sur la patience, la patience ne serait pas obligatoire dans l'islam. Et on vient de dire que la patience, elle est obligatoire à l'unanimité. Vous comprenez Donc, C'est pour ça que les choses qui sortent de notre contrôle, elles ne sont pas obligatoires. Est-ce que c'est obligatoire sur chaque musulmane de mémoriser le Coran au complet? Non, parce que ça dépend de plusieurs éléments, plusieurs critères, mais entre autres, l'un de ces critères, c'est la capacité de rétention. Il y a des gens qui sont capables de mémoriser toute une page du mushaf en 15 minutes, en 10 minutes, Il y a des gens que pour une seule ayah, il pourrait quoi passer deux heures et il va encore avoir de la difficulté. Donc l'arzoudin ne nous met pas une responsabilité qu'on ne peut pas porter là ou qu'il faut l'harunefsan il où il Donc là, selon les savants qui disent que le contentement, la satisfaction, ce n'est pas quelque chose qui se développe, c'est un don wa l'arzoudin. Ils disent bien sûr qu'elle n'est pas obligatoire. Ils disent bien sûr qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas obligatoire et c'est pour ça certains ils font ici euh, la différence entre ce qu'ils appellent, qu appellent ici c'est pas très important à retenir ok mais juste l'idée en tant que telle encore une fois certains soufis ils font la différence entre ce qu'ils appellent les makamet et quelque chose d'autre qui s'appelle l'ahwal c'est quoi les makamet comme il nous explique ici Ibn al qayim les makamet c'est des stations comme, comme ce qu'on est en train de couvrir ici c'est des stations de oboudia c'est telle station des choses sur lesquelles on a un contrôle l'ahwal c'est des états La tristesse quoi c'est un neta c'est un ham Parfois tu peux te trouver te retrouver quoi être triste de façon soudaine parfois tu sais même pas ça vient de où est, ça vient d'Allah bien sûr, mais parfois tu sais même pas c'est quoi qui a quoi qui a qui a déclenché trigger c'est quoi exactement Allah taala a'lam donc ça c'est un neta Al-Farah, quelqu'un aujourd'hui il est de bonne humeur pourquoi C'est comme ça. C'est Allah Azza wa Jal qui nous donne comme ça des, des situations pareilles. Ce pas toujours des choses sur lesquelles on a un, un contrôle. Bien sûr, il y a des choses qui, qui peuvent causer ça de façon évidente, mais aussi dans certaines situations, on ne sait pas si Allah Azza wa Jal qui sait. Subhanahu wa Et il y a un troisième avis qui a dit quoi Il a dit non båda är mycket viktiga. Vi kommer att gå in på det här och det här är en av de tre. Vi kommer att in på det här och det här är en av de tre. Vi kommer att gå in på det här och det här är en av de tre. Vi kommer att gå de tre. Vi kommer att de tre. Vi kommer att gå in på Le plaisir du contentement, l'expérience, ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Donc, ça commence de nous. On travaille sur ça. Après ça, l'expérience, ressentir le contentement dans le cœur... Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques hadiths ici sur le contentement. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa Pour nous illustrer encore une fois ce, cette idée d'expérience, le prophète sallallahu alayhi wasallam. il dit « Dha qata' ma l'imani man radia billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasoola » Il va goûter à la bonté ou à, au goût de l'Iman, il va essayer le goût de l'Iman, il va connaître le goût de la foi de l'Iman, celui qui, trois choses, il est satisfait d'Allah Azza wa en tant que seigneur, radia billahi rabban, bil islami dinan, il est satisfait de l'islam en tant que religion et il est satisfait aussi de Mohammed en tant que messager sallallahu alayhi wa sallam aussi dans notre hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit celui qui dit la phrase suivante ça c'est une phrase à connaître lorsqu'on entend le adhan si on entend l'appel à la salat le adhan et qu'on dise raditu billahi raban wa bilislam dini wa bi mohammadin rasulan je suis satisfait de Allah en tant que Seigneur, de l'Islam en tant que religion et du prophète Muhammad en tant que messager. Allah Azza pardonnera ses péchés. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parle du contentement. C'est quoi Radiitu? Je suis satisfait, je suis content, je suis satisfait, je me contente de cela. Vous comprenez Être satisfait d'Allah Azza wa Jal Qu'est-ce que ça signifie exactement Ça signifie entre autres Se contenter de aimer Allah subhanahu wa ta'ala Plus que toute chose et seulement Allah Azza wa Jal Que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant Et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala Et seulement Allah subhanahu wa ta'ala Et... D'avoir espoir en Allah Azza wa Jal et seulement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la finalité, le haut niveau, se contenter, al Qu'est-ce que se contenter de la crainte d'Allah Azza wa Jal, ça nous amène, par exemple. Qu'est-ce que se contenter de la crainte, de la peur d'Allah Azza wa qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous aide à avoir. Le bien-être, comment Quelqu'un pourrait te dire comment est-ce que la peur, elle t'apporte le bien-être. Oui. Donc ça te permet de délaisser les actes de désobéissance, de s'éloigner du haram, des interdits. Très bien, des choses que l'Arzoudeen il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi Quand on parle ici de, c'est quoi se contenter rida, se satisfaire de. Oui. L'espoir en la récompense, excellent. Si, si on, on met de l'emphase, encore une fois, sur le contentement. C'est quoi se contenter de la crainte d'Allah C'est quoi ça Qu'est-ce qu'on veut dire par là Taqwa d'Allah Azza wa Oui. La gratitude. Barakallahu fik. Donc, Quand on dit se contenter, donc là ça, ça devient exclusif. Vous comprenez, se contenter de la crainte d'Allah Subhanahu wa Taala. Ne pas, ça veut dire la crainte. C'est suffisant d'avoir peur d'Allah Subhanahu wa Taala et de craindre Allah Subhanahu wa Taala. T'as pas à ajouter sur toi quoi d'autres craintes. T'as t'as pas besoin. C'est pas justifiable. Le plus que quelqu'un il craint Allah Subhanahu wa Taala et se contente de ça, pourquoi entre autres Pourquoi entre autres C'est parce que la personne elle réalise que la seule chose qui nous devrait nous faire peur c'est quoi c'est si Allah azawajal n'est pas satisfait de nous si on a un problème avec Allah subhanahu wa taala comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'ils lui ont fait peur les mouchetiquins ils ont essayé de lui faire peur qu'est-ce qu'il leur a dit wa keefa akhafu ما تشرك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين ضاق إسح إبراهيم عليه السلام يزداد لهُ فرّحه، ميدك Comment est-ce que moi j'ai peur alors que c'est vous qui avez commis du polythéisme Vous faites le shirk, vous adorez des idoles avec Allah Azawajal. Qui devrait être sécurisé, moi ou vous Vous devriez avoir peur et pas, et pas moi. Ça veut dire le croyant, il sait que s'il n'est pas dans une situation qui devrait lui faire peur d'Allah, si toi tu n'as pas fait quelque chose de mal, qui fait en sorte que Allah Azawajal il n'est pas satisfait de toi, tu n'as pas à craindre les gens. Vous comprenez Celui qui a peur, c'est celui qui a quelque chose à se rapprocher. Il a fait quelque chose de mal et qu'il craint les conséquences de cette chose-là. Celui qui n'a pas fait quelque chose de mal, il n'a pas à craindre parce que ce n'est pas quelque chose qui lui attire la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'insatisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour l'espoir. L'espoir... Être satisfait de d'arraja, avoir tellement espoir en Allah Azza et se satisfaire de, de, de ça. Comme quand on dit toujours, ça c'est des choses, regardez, c'est des choses qui font partie de notre foi, de la profondeur de notre foi. Mais on ne les comprend pas et on dit ça comme des paroles, ça devient des phrases routinières et à la langue ça devient presque des phrases quoi négative, on dit ça quand on est en colère et ainsi de suite, ce qui n'a aucun rapport avec, avec leur vrai sens initial <inaudible> quelqu'un te met en colère les gens disent <inaudible> ça c'est pas pour la colère <inaudible> c'est quoi Allah Azza wa il met suffisant Hasbiya Allah, Allah Zawoddin, il, il est suffisant pour toi. Avoir espoir en Allah Zawoddin et se contenter de ça, c'est dire que je n'ai pas besoin que d'autres me promettent ou, euh, ou d'avoir espoir en eux ou d'attendre du bien de eux parce que j'attends tout le bien d'Allah Subhanahu wa vous comprenez Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici le contentement, wa rabban. Ça inclut aussi, yatdmanu rida b'tadbirhi liabdhi, wa an bihi. Le contentement, de Tout ce que Allah Subhanahu wa Taala Il fait de nous, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il écrit sur nous, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, se contenter du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, radhitu bi-muhammadin rasoulan, sallallahu alayhi wa sallam, ça, ça implique quoi Suivre pleinement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, être vraiment derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se contenter de sa sunnah, de sa tradition, de ses enseignements. Je n'ai pas besoin de sagesse. Plus que la sagesse du prophète sallallahu alaihi wasallam, je n'ai pas besoin de sagesse. Plus que la sagesse du Qur'an al-karim, celui qui n'est pas guidé par le Qur'an, il n'y a rien qui va le guider. Celui qui ne bénéficie pas du Qur'an, du message du Qur'an, il n'y a rien qui va lui être bénéfique parce que Allah il dit dans le Qur'an karim, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Il n'y a, a, a rien plus que le Coran. il n'y a rien de plus avancé, de plus grand, de plus puissant que le Coran. vous comprenez Si j'essaye de convaincre quelqu'un d'une chose, par exemple quelqu'un qui comprend l'arabe ou quelqu'un qui, normalement, il se dit musulman et autre chose, j'essaye de le convaincre, je lui dis, Allah Azza wa il dit telle et telle et telle chose dans le Coran Et le prophète, il a dit, il a dit, si ça, ça ne fonctionne pas avec lui, je n'ai pas à aller chercher quoi Autre chose, ça c'est l'argument ultime, la preuve ultime. Alḥud dātul J'ai pas allé quoi, essayer de trouver une nouvelle fabrication d'arguments ou de points ou autre chose, parce que ça c'est la révélation, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa taala. Et aussi, wa fi min al wa Et là encore une fois, la même chose ici, c'est dans euh, dans euh, dans les pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait, et aussi dans ses états. Les états de son cœur, qu'est-ce qu'il nous a appris sur la religion d'Allah sur le cœur ainsi que sur le, sur le corps. On se rappelle ici, par exemple, de l'histoire des trois, c'est quoi nafar L'histoire des, des, du groupe de personnes qui sont venues à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont venues pour demander, questionner son épouse sur la ribada. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait en tant que bonne œuvre C'était quoi son quotidien, son calendrier de bonnes œuvres et ainsi de suite C'est comme s'ils ont trouvé que c'était moins que ce qu'ils imaginaient. Alors, l'un de eux, il a dit, ⁇ Moi, je vais plus loin que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait. Moi, je jeûne en permanence. Chaque jour je jeûne. Chaque jour de ma vie je jeûne. Moi j'ai pas de journée lors de laquelle je ne jeûne pas. Et l'autre, il a dit, salli fala, wa ana akumu fala Moi je prie toute la nuit, je ne dors pas. Ça aussi, c'est contraire à la tradition du prophète alayhi wa sallam. Et le troisième, il a dit, wa amma ana, fala Moi j'ai décidé d'être célibataire pour le reste de ma vie, afin d'adorer Allah. Afin de quoi pour aller en vacances et tout, mais pour adorer, juste pour faire des prières et tout. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu de ça, est-ce qu'il leur a dit « Bonne idée, bonne initiative, vous faites des progrès ». Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre eux. Il a dit « Je suis parmi vous celui qui craint Allah le plus ». Et celui qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus. Ça veut dire, le niveau, ce que le prophète Salaam il fait, ça c'est l'optimal. Celui qui va plus loin que ça, il est sorti du système. Et qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallatou sallam ?« Je jeûne et je ne jeûne pas. » Ça c'est à l'extérieur du Ramadan ici, on parle du jeûne surérogatoire, comme... Det är också i vårt hadith, kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yassoum wa hatta naquulu la yuftir Wa yuftiru hatta naquulu la Yassoum Parfois le prophète sallallahu alaihi wasallam Passer des jours à jeûner De sorte à ce qu'on va dire Le prophète sallallahu alaihi wasallam Va jeûner pour le restant de sa vie Et parfois quoi le prophète sallallahu alaihi wasallam Va passer des journées Lors desquelles il ne jeûne pas De sorte à ce que les gens vont dire Peut-être le prophète sallallahu alaihi wasallam Ne va plus jamais Je Ça veut dire le prophète صلى alayhi wa sallam il mélangeait entre les deux Et il dit wa usalli wa anam et je prie ça veut dire la nuit et je dors aussi la nuit. Une partie de la nuit il prie, une partie de la nuit il se couche et je me marie. Il dit après ça le prophète celui qui se détourne de ma sunnah celui qui cherche une autre façon de faire « Eh bien, je me dissocie de lui. » Ça, c'est le sens du contentement. Se contenter de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faisait, en forces, fait de notre mieux pour faire quelque chose de Presque comme lui, on ne peut jamais être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est de se rapprocher de ce qu'il faisait alayhi wa al sallam, mais pas en faisant plus, pas en cherchant quelque chose de nouveau parce que là on est sorti du système de radiyatoubi muhammadin rasoula sallallahu alayhi wa sallam et se contenter de l'islam dina de la religion de l'islam ça veut dire in qala hakama ou amra ou naha Rada, radhi kull arida ce que l'islam nous ordonne de faire ou de ne pas faire ou ce que l'islam il décrète on accepte ça pleinement c'est ça dina il dit le savant ici l'imam ibn al qayyib man celui qui rassemble ces trois formes de contentement c'est la personne véridique la vraie personne sincère dans sa foi elle est facile par quoi par la parole par la prétention mais aux صعاب الامور عند حقيقه parmi ne accordance avec nos passions et nos désirs et de ce fait, faut, pas, il faut, pas, il faut pas être le combien de personnes y a-t-il dans la vie qui font la salat qui font le pèlerinage qui ont une barbe comme ça et et et et mais ils n'ont pas atteint le niveau de raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi mohammedin wa rasula sallalahu alayhi wa et ils ont beau dire et parler ainsi de suite mais lors des épreuves c'est là qui va faire ressortir la réalité de la chose et que parfois la personne elle sait que ça c'est le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit ça mais C'est trop difficile pour lui d'accepter ça dans une telle situation parce que ça ne fait, ça fait pas son affaire, ça ne fait pas ses intérêts, ça ne va pas avec ses désirs personnels. Il dit ici, mauvaise nouvelle pour vous, mais bonne nouvelle aussi, ok Donc, ça, on apprend des choses. Il nous parle ici de « wahsha C'est quoi « wahsha « wahsha c'est le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, pas la solitude, parce qu'il y a solitude et sentiment… La solitude, c'est « être attafarud », quelqu'un qui est tout seul, être, être tout seul. Quelqu'un pourrait être tout seul et n'a pas un sentiment de solitude. Parfois, quelqu'un, il est tout seul, il va dire « c'est bien, il m'a laissé tranquille okay? Mais ». Mais le sentiment de solitude, c'est lorsque quelqu'un, il, il se sent quoi Détaché des gens, qu'il a besoin d'être avec des gens, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi « Il dit « wa-ha-huna yuhishu kan kulluhum illa al ». Il dit là, tu vas te retrouver à être en sentiment de solitude lorsque tu vas atteindre. Rasoul Allah Islami, Dina Muhammadin. il y a dit dans ce monde, sauf les quelques étrangers. C'est qui les étrangers C'est comme décrit dans les hadiths authentiques du Prophète صلى alayhi wa hadith très très connu. bada Islami ghari wa l'Islam a commencé étranger et il va redevenir étranger comme il l'était. Initialement, Parce que le plus qu'il y a l'ignorance à propos de l'islam, le plus que l'islam va devenir quoi Étrange. Parce que les gens, ils ne vont pas connaître que ça, c'est les pratiques de l'islam. Et lorsqu'on va leur dire que ça, c'est une pratique de l'islam, pour lui, ça va être choquant parce que le monde, se dit, le monde ne fonctionne pas comme ça de nos jours. Un frère aujourd'hui, à Salat, le Jumu'a, après la Salat, il est venu me voir, un frère que je ne connais pas, Il m'a dit lors de la jumua quand tu vois tu faisais la jumua il y avait quelqu'un qui jouait sur son téléphone il dit à la fin je me suis tourné vers lui comme ça gentiment j'ai dit mon frère tu sais, le prophète il a dit de ne pas de ne pas faire le larou de ne pas faire de gestes à droite et à gauche lors de la jumua jumua c'est pas une conférence jumua c'est même que certains savants ils disent la, la khutba, le serment du Jumu'a il remplace les deux raka'a de Salat d'Ur Salat d'Ur c'est quatre raka'a Salat du Jumu'a c'est deux raka'a ils disent les deux autres raka'a on ne fait pas dans Salat du Jumu'a parce qu'ils sont dans le serment le prophète Salat d'Ur nous a clairement quoi, défendu de, de jouer même avec des pierres ne dis même pas à ton ami quoi, au scout ne dis même pas si quelqu'un est en train de, de parler tu ne vas pas lui dire tais-toi parce que toi aussi tu seras Tu seras avec lui. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la, sur la khutbah. Il dit, mon frère, tu sais ce que tu faisais tout à l'heure lors de la salade, prophète prophète s'asmi dit. Alors, il, il m'a dit, tout de suite, il m'a dit, moi, j'ai déjà vécu en Arabie Saoudite. Je connais mieux que toi. Il m'a dit, tout de suite, il y a quelqu'un qui est intervenu. Il lui a dit, hé, hey, laisse-le tranquille. Tu sais, il y a des madahib de nos jours. Il y a plusieurs madahib, plusieurs coups euh, courants et chaque savant, il dit quelque chose et tout. Tu ne devrais pas te mêler des affaires des autres. Okay? Donc, ça, c'est ce qu appelle quoi être étranger lorsqu'il y a l'ignorance et que les gens ne connaissent pas la religion et lorsque certaines pratiques de la religion elles disparaissent du quotidien si quelqu'un veut les implémenter il va avoir l'air d'être bizarre donc il dit ici C'est là que parfois tu vas trouver un étranger comme toi qui va te comprendre mais la majorité des gens huishun akay pas il dit non, non, non. ne tombe pas dans le piège de te sentir mal d'être attristé de te sentir que tu as encore une fois ce sentiment de solitude, même si physiquement tu es tout seul, tu es minoritaire, tu es étranger. Pourquoi Ça c'est l'astuce ici. C'est quoi l'astuce C'est quoi? quoi notre communauté à nous Comment elle s'appelle La Ummah, n'est-ce pas la communauté des musulmans s'appelle la, la Ummah, c'est dans le Qur'an al-Karim, elle s'appelle Il y a combien de personnes dans notre Ummah environ. 1.8 milliard, 1 milliard, l'autre il dit 2. Eh bien c'est faux, vous vous trompez. Bien plus que ça. Mais Allah Zorojiel, c'est quoi le chiffre Parce que notre Ummah elle s'étend du temps de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Surtout ceux qui nous ont précédés, qui ont déjà vécu sur cette terre. Notre Ummah ne connaît pas des frontières temporelles. Et de ce fait, toi tu fais partie, dans ta umma. tu es avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec Abu Bakr, avec Omar, avec Othman, Ali, avec Boukhari, avec Salahuddin Ayoubi, avec toutes ces personnes-là, ils font partie de la même umma que toi. Et de ce fait, il ne faut pas voir la umma. c'est juste les gens qui sont avec moi en 2021. C'est ça la umma. vous comprenez Parce que la umma est plus vaste que cela. C'est pour ça, lorsque le Qur'an a été révélé, Kuntum khaira ummatin okharijat. Linnas. Vous étiez la meilleure des communautés, des ummas. La meilleure umma, c'est la umma du prophète Mohamed sallallahu alaihi wa Lorsque ce verset venait d'être révélé, ce jour-là, le jour de la révélation de ce verset. Il y avait combien de personnes parmi les 1.8 que tu viens de citer qui étaient vivantes? Personne. Ok? Aucun, aucun être humain qui est aujourd'hui sur Terre n'existait dans ce temps -là. Et la umma, elle... Exister. Donc ici, pour enlever, pour que cette, ce sentiment de solitude n'existe pas, c'est de ne pas être leurré de penser que le monde, c'est juste quoi Le monde, la réalité de l'humanité, c'est quoi C'est dynamique, c'est changeant, ça ne s'arrête jamais. À chaque instant, à chaque seconde, à travers le monde, il y a des êtres humains qui meurent et d'autres qui naissent. On s'entend sur ça à chaque seconde, à chaque moment. De ce fait, l'humanité, c'est quoi C'est dynamique, c'est mouvant, ça part et ça vient, ça part et ça vient. Ce n'est pas comme en bloc, on est tous nés en même temps, puis c'est notre génération, on disparaît tous, il y a d'autres qui viennent. C'est quelque chose de dynamique. Et de ce fait, il ne faut pas juste être honoré par créer un bloc comme ça, des frontières temporelles qui disent que ce qui est dans le passé, il est dans le passé. Non On est tous la même oumma qui est la du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam Et de ce fait, même si tu vois, et écoutez ça, ça c'est pour les personnes que tu suis. Regardez, ça c'est très intéressant de deux, de, de, de, de deux points ici. Perspective du passé, les personnes que tu vas suivre. Si moi je fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, Même si les gens ne la connaissent pas aujourd'hui, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Mais si moi, je le fais en connaissance de cause, je sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça. Les compagnons par des centaines avec la, dans la Médine, ils ont fait ça. Après eux, Imam Malik, il a fait ça aussi à la Médine. Imam Shafiri, il a fait ça. Imam Ahmed, il a fait ça. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, ça ne devrait pas quoi me causer la tristesse ou je ne suis pas vraiment étranger je suis en train de faire ce que les bonnes personnes faisaient, ça c'est dans le passé ce que je reproduis je fais leurs actions dans l'avenir, ces frontières temporelles aussi elles sont très intéressantes vous savez pourquoi c'est le contraire ici, ce n'est pas pour reproduire les actions, c'est pour passer le message pour transmettre le message Ne fais jamais l'erreur d'assumer que lorsque toi, tu fais passer le message du bien, tu renseignes aux autres, les gens ne connaissent pas quelque chose de la religion. Tu vois, tu vas leur apprendre, tu vas les conseiller. Si devant toi, ça a l'air qu'il n'y a personne qui veut accepter ce que tu as perdu là, ce que tu as perdu ton, euh, ton jeu, ce que tu as perdu. En termes de récompense, bien sûr, tu n'as pas perdu, on s'entend sur ça, auprès de Azaoud. Mais même en termes d'efficacité, est-ce que tu as perdu Non, tu n'as pas perdu. Pourquoi tu n'as pas perdu Parce que, crois-le ou pas, tes paroles, à toi, dépassent le temporel. D'une façon ou d'une autre, la parole de vérité, le conseil, le bon conseil, l'annoncer, ainsi de suite, très souvent, elle part avec toi elle part après toi pendant quoi Des années. Parfois ça va partir à la prochaine génération, sans nécessairement porter ton, ton nom. Vous comprenez Ça ne va pas dire, il y a quelqu'un il nous a dit un jour à Montréal, on était dans une rencontre dans la maison de quelqu'un, proche et mon cousin nous, en, nous a dit après ça quoi, en la transmisant. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Le, le contenu en tant que tel, il va passer d'une personne à une personne à une personne, mais Allah a dit qu'il sait que ça venait de de toi ou de toi ou de toi. Vous comprenez Donc, c'est pour ça on dit même lorsque ceux qui appelaient vers l'azawj, les messagers, le prophète Muhammad صلى الله parlaient aux gens de la Médine, parlaient aux gens de la Mecque, de Mecca, Mais en réalité, quoi Ils parlaient au au monde entier. À des siècles qui vont venir après lui, Ibrahim صلى الله عليه وسلم ou Adhim finnasib et ainsi de suite. Cette question-là, elle est très importante. Et ça fait partie de la hikma d'Allah Zawadjil, qu'Allah il a quoi éparpillé les gens pieux à travers l'histoire, même s'ils sont une minorité, ou à Khalil ou Minribadi, et Shakur, Allah Zawadjil, de sa hikma, de sa sagesse, il les a éparpillés à travers l'histoire. Ils n'ont pas tous existé, quoi, dans un seul temps, puis après ça, ils sont disparus. Et de la hikma d'Allah Zawadjil, Celui qui a écrit ce livre-là, Ibn al-Qayyim, okay, comme on a parlé de ça, ça fait quelques années quand on a commencé le livre. Ibn al-Qayyim, euh, décédé en 751 Hijri, ça veut dire environ 7 siècles après le temps du prophète, wa sallam, donc presque à mi-chemin entre nous et entre le temps du prophète. Lui-même, il a pris ce livre de l'imam, un autre savant avant lui, Al-Haraoui, et il a retravaillé son écrit qui était as-sa'ilin, Est-ce que al-Qayyim Il s'attendait qu'on va parler de son livre à Montréal, à l'université, sept siècles après lui. Honnêtement là, honnêtement, honnêtement, est-ce que lui, même s'il était super optimiste là, est-ce que est qu il était, il était, euh, est-ce qu'il pensait qu'un jour ça sera même traité en français derrière les océans, dans un continent que peut-être il n'a jamais entendu parler de ça dans son temps à lui Non presque certains que non, ok. Donc la la, la, la meilleure chose ici, c'est qu'il s'attendaient que son livre euh, va être lu par ses étudiants. Il y a même des savants, c'est connu ça. Il y a des savants qui ont qui ont des livres, des livres connus de nos jours sur l'islam, que l'idée du livre en tant que tel, c'était quoi C'était une lettre à son fils, un conseil à l'un de ses étudiants. Un étudiant lui a demandé est-ce que tu peux m'écrire un conseil, un résumé sur tel point Il lui a écrit. Et de nos jours, c'est une référence académique sur le sujet. Vous voyez donc c'est Allah Azawadel qui c'est pour ça on dit faut pas se limiter dans dans le temps, sinon tu vas te sentir à tort d'être un vrai étranger qui est l'unique dans ce monde. Donc il dit ici att tafarrud est bien sûr avant ça quoi c'est Allah Azza wa Jalla avec son messager عليه الصلاه والسلام bel Allahumma zidni wa min alam wa unsan bika le sadiq le véridique la vraie personne sincère le plus qu'il va goûter cette solitude avec Allah il va demander à Allah de lui accorder encore plus de solitude avec lui et de se rapprocher plus d'Allah il va voir que tout le malheur se trouve dans quoi se trouve dans ce qu'on pourrait appeler ici, en un seul mot pour résumer la parole de al-Qayyim, en le conformisme. Je veux être comme tout le monde. Je veux être comme tout le monde. Je veux juste faire ce que les gens sont en train de faire. Je veux suivre ce que les gens disent de faire. Les gens, vous savez les gens? Le mot les gens? Les gens disent ça. Les gens font ça. Qui sont les gens? Qu'est-ce qui définit c'est quoi les gens? Est-ce que les gens, c'est un être comme ça, un être, euh, un être organisé, indépendant, une référence Ou est-ce que les gens, c'est un mot malléable, manipulable N'est-ce pas Ce mot-là, souvent on dit ça, on dit les gens, ils font. Les gens, ils disent. C'est ça ce que les gens, ils font. <rire> qui sont les gens Si on va faire une petite quoi, vision critique, c'est qui les gens Qui, sont? qui ont les gens Qui, qui représente les gens Oui, Akhi. Quoi dans lequel Par exemple, par exemple, mais même ça, on revient à la même question. Qui sont les gens, même dans mon environnement Je cherche pas la question ici, je donne juste la... ne cherche pas la réponse. Je donne juste la question en tant que tel. Qui sont les gens Est-ce que les gens, c'est seulement ce que je vois dehors Est-ce que les gens, c'est seulement ce qu'on lit dans les nouvelles Est-ce que ce qu'on trouve dans les nouvelles, c'est ce que les gens, ils font Pas nécessairement. Est-ce que dans les nouvelles, on vous parle des bonnes choses que les gens, ils font Quelqu'un a acheté un cadeau à sa mère. Est-ce que vous avez trouvé ça dans les nouvelles Article, telle personne dans tel village a, quoi, fait un, a, a fait un petit sacrifice, il a donné son dernier salaire, il a acheté un cadeau à sa mère quelqu'un a laissé une autre personne passer avant avant lui dans la file d'attente. On va pas trouver ça dans les nouvelles pour nous dire c'est ça ce que les gens ils font. Dans les nouvelles on va trouver quoi Quelqu'un a fraudé, quelqu'un a tué, quelqu'un a menti, quelqu'un a assassiné, quelqu'un a agressé. OK, donc ça c'est dans les nouvelles. Donc les nouvelles ne définissent pas ce que les gens ils font. Ce que je vois dehors dans la rue aussi ne définit pas ce que les gens ils font. C'est très difficile, voire même impossible de dire c'est quoi vraiment les gens. Qu'est-ce que les gens ils font Qu'est-ce que les gens, voyez, de façon précise comme ça. Et c'est pour ça que les gens n'est pas une référence crédible. Ce n'est pas une référence crédible. Souvent, même la question de ce que tu as soulevé toi tout à l'heure, la culture la culture d'une société ce, je parle pas ici de la culture au sens plus, plus large, mais ça veut dire ce qu'on voit Ce n'est pas toujours nécessairement ce que les gens vraiment croient et ce qu'ils pratiquent. Parfois, c'est une version qui est promue par des gens puissants ou autre chose. Ils font la promotion d'une chose. Je vous donne un exemple, ok euh, Vous le savez de nos jours, vous avez probablement vu des vidéos, des trucs sur Internet et ainsi de suite. Dans le pays euh, qui est le, le pays de la terre sacré de la terre sainte, qu'ils appellent de nos jours l'Arabie Saoudite, vous voyez qu'il commence à y avoir des festivals bizarres, étranges, ils, ils ramènent quoi des, des rappeurs et des gens qui font le hip-hop et ainsi de suite. Vous avez tous vu des trucs comme ça, n'est-ce pas Des trucs bizarres comme ça, des gens qui font le Halloween comme ça, en niqab. elle va acheter un masque, masque de Halloween, des trucs vraiment étranges et bizarres comme ça. Ça c'est ce qu'on voit. Est-ce que tout le monde dans ce pays-là, vous pensez, est-ce que tout le monde fait ça Même si on voit des trucs en masse, il y a un concert de musique, il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes. Est-ce que tout le monde fait ça Est-ce qu'il n'y est a, a pas de personnes qui sont dans le masjid, qui font la salade, qui vont aller visiter leurs leur parents D'autres qui vont aller visiter des, des malades à l'hôpital Il y a des gens qui, font, qui sont en train d'apprendre le Qur'an Donc c'est pour ça qu'il faut, faut se méfier parfois de de ne pas tomber encore une fois dans le, le, le faux, un, un piège du faux conformisme. Ce n'est même pas un conformisme qui est réel. Parce que conformisme réel, peut-être c'est des personnes très proches de moi. Mon père fait ça, ma mère fait ça, mon frère fait ça, à la maison tout le monde fait ça, moi je vais me conformer. Ça c'est peut-être une forme quoi Réelle de conformisme. À tort ou, ou à raison. Mais souvent, quand on parle d'une société at large comme ça, ce n'est même pas du conformisme conformiser à ce que les gens ils font parfois c'est du conformiser à ce qui est l'apparent, ce qui est mis en avant de de la scène. Donc il dit ici وغايهته بينهم في الحياه الدنيا, فاذا انقطعت الاسباب وبعثر ما في القبور être avec les gens. Encore une fois ne pas vouloir la solitude, ne pas vouloir être étranger parce que je veux être avec les gens. Qu'est-ce que ça va finir, ça La meilleure chose que ça peut réaliser, au meilleur, c'est quoi C'est Un peu d'amour et de bonne relation, comme on dit, dans cette vie du bas-monde. Mais ça se coupe avec la mort. Allah Azza wa nous dit Al-Akhillah yawma idin ba'duhum adouun illa al Al-Akhillah Khalil, c'est l'ami le plus proche, la personne la plus proche, celle qui connaît tous tes secrets, tu lui fais pleinement confiance. Allah Azzauddin nous dit que le jour du jugement dernier, ça veut dire, après la mort, juste après la mort, là les choses vont complètement changer. Il n'y a plus « j'étais ton meilleur ami dans la vie du bas monde ». Il faut qu'on se présente ensemble. Pour le khisa, pour le jugement, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit soudé, il faut qu'on s'entraide et tout. Ça, ça n'existe pas. Allah, Azzawajal, pire que ça, il nous a dit que tous les achilas, tous les amis proches, le jour du jugement dernier, vont être des ennemis. Ils vont devenir des ennemis både dem för några fiender, så för de integra, så som de är, jag vill att du har bättre Allahs uppdrag. Varför? För att de bästa vänner i denna livet i världen, om de inte har det, kommer var och en att bli fiende för den andra på dagen de sista. Det är på grund av dig. Du har fått mig att förlora min tid. Du har fått mig att glömma det här. Jag hade tillfört förståndet. och la même chose c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala بعضهم لبعض عدو الا المتقين et le jour du jugement dernier bien sûr il y aura ni meilleur ami ni les gens pour nous aider pour témoigner pour nous il va avoir quoi la balance des actions و الوزن يومئذ الحق auprès d'allah il y a seulement la balance des actions Il n'y a pas un ami qui t'aide un peu, des connaissances, quelqu'un qui va, un, un, un avocat qui va faire la promotion de ton dossier. Il y a seulement nos actions qui seront, on sera nous, chacun va être tout seul, le livre de ses actions qui sera mis sur la balance. Il y a les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Il n'y a rien d'autre qui va venir pour faire la... Differences. Av hur man gör det och det pågår i frågan att Rida är känslig. Före detta, då tillåter vi att frågan om Rida, om contentment, är det en naturlig eller är det en känslig? Det en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det är en känslig. Det Après ça, c'est Allah Azza wa qui fait croître cet arbre ou cette plante en tant que telle. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa taala. N'ah, euh, fainn rida qadamu fi wa taslim wa rida wa, le contentement, c'est la fin, c'est la fin, dé... c'est euh... C'est le dernier épisode du tawakkul de la pleine confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a pleinement confiance d'Allah Allah a à un certain moment donné il va arriver au niveau de du contentement. Ça fait quelques semaines on a fait les séances sur le tawakkul, pleine confiance en Allah on avait dit que parmi ou le plus haut niveau de tawakkul c'est de laisser les choses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pleinement et c'est ça ce qu'on appelle le contentement. Allah il fait de moi ce qu'il veut et je suis satisfait de ça parce que j'ai tellement confiance en Allah que je préfère qu'Allah ait choisi pour moi c'est pas moi qui choisis pour moi et qui demande à Allah de me donner ce que j'ai choisi pour moi-même je laisse Allah Azza wa Jal choisir pour moi subhanahuwa mais il nous dit parce que le contentement ça prend du travail, c'est quelque chose d'extrêmement important et parce que ça prend du travail et parce que c'est lourd à atteindre pour plusieurs personnes Allah de sa miséricorde il n'a pas prescrit le contentement comme une obligation dans la religion Allah Azza nous, nous donne le droit de s'arrêter au niveau de la patience de sabr, et de ne pas nécessairement arriver au contentement même si le contentement est fortement recommandé pour la récompense ainsi que pour même l'expérience en tant que telle comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a promis subhanahu wa ta'ala wa akhbara anna thawabahu ridahu anhum alladhi huwa a'adhamu nata'idi ridallahi anhum. la plus, gr plus grand que la récompense dans le paradis, donc dans le jannah qu'est-ce qu'il y a dans le jannah il y a tous les délices imaginables et qui dépasse même l'imaginaire. Ma la'aynun ra'at wa la'udunun sami'at wa la Som 'ala qalbi bashar. Comme il a dit le prophète sallahu alayhi wa sallam dans le paradis il y a des choses que nul œil n'a encore vu, nul oreille n'a encore entendu et que ce que nul cœur n'a Imaginable. «Wafiha ma tajtahihi l-anfusu wa taladzu al-a'yun», «Ce que tout le monde, ce qu'il aimerait avoir, ça existe et plus». Mais il y a plus grand que tout ça, plus grand que tous ces délices. C'est quoi C'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il va leur dire qu'il est satisfait d'eux. «Wa ridwanu min Allahi akbar.» Que Allah Azza il est satisfait de eux, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien, les gens du paradis n'ont plus rien à craindre. Parce que la crainte et l'inquiétude, ça peut rendre amer même les meilleurs des délices. Quelqu'un qui a tout, il a le matériel, tout ce qu'il aimerait avoir, il l'a devant lui. Mais il est en train de profiter, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui lui fait peur, vous comprenez Ridwan satisfaction d'Allah Azza wa c'est plus grand que tous les délices du paradis parce que ils sont sécurisés à 1000%, ils savent que Azza wa il est satisfait de eux subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent ça c'est la plus grande récompense du du paradis et aussi il dit ici celui qui est satisfait d'Allah, Allah Azza wa sera satisfait de de lui dans le Coran Al Karim Allah Azza wa Jalla wa anhu il sont satisfaits. Allah est satisfait de eux et ils sont satisfait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et il dit c'est al bel Allah satisfait d'Allah est une conséquence du fait que Allah est satisfait de toi je répète être satisfait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est une conséquence C'est un don, c'est un résultat du fait que Allah soit satisfait de toi, subhanahu wa ta'ala Alors il dit ici être satisfait d'Allah c'est comme pris en sandwich ici c'est au milieu de deux choses avant d'être satisfait par Allah il y a le fait que Allah il est satisfait de toi, c'est pour ça que tu es quoi satisfait d'Allah et parce que tu es satisfait d'Allah Allah Azza wa il est quoi satisfait de toi Allah Azza wa il est satisfait de toi avant ton rida et après ton rida et c'est pour ça il dit L'idalika kana jannat dunya c'est pour ça que les ulama ils disent que rida cet état de rida la satisfaction être satisfait et content d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les ulama ils appellent ça quoi le paradis du bas -monde. pourquoi c'est le paradis du bas -monde? parce que soulagé t'as pas peur t'es satisfait dans toutes les situations peu importe la situation malade ou guéri riche ou pauvre satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azzawajal satisfait de toi avant et, et après vous comprenez c'est pour ça que certains des salafs des pieux ancêtres ils ont dit Allah azzawajal nous a donné dans notre cœur un don mais un don secret et c'est bien que c'est secret ils disent les gens ne connaissent pas sa valeur il dit il dit si les rois Et les puissants, savaient ce trésor qu'on a dans nos cœurs, ils nous auraient déclaré la guerre avec leurs épées pour nous enlever ça. Pour nous enlever quoi Ce, ce trésor qu'eux, ils n'ont pas. Mais Allah Azza il ne leur a pas donné quoi La possibilité de connaître la valeur de ce trésor de sorte à les laisser tranquilles. Vous comprenez C'est le rida, être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas ça, même s'il devient l'empereur, il ne sera pas quoi Tranquille. Il ne sera pas mutmaïd, même s'il est le plus grand empereur sur cette terre. Alors il dit par la suite, وَمِنْ أَعْضَ مِ أَسْبَابِ حُسُولِ الرِّضَ أَنْ يَلْزَمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ Parmi les meilleurs moyens pour atteindre ce rida, cette satisfaction, c'est essayer d'être toujours là où Allah, il est satisfait de cette chose-là. Allah, il est satisfait de cette action, tu te mets à cette place, devant cette action. C'est comme ça que tu vas atteindre le niveau de Ar rida. C'est pour ça on a demandé à Yahya ibn Mu'ad, l'un des adorateurs, « Quand est-ce que la personne pourrait atteindre ce niveau de Arrida ?» Cette station de Arrida, il a dit « Si il va... » établir quatre principes dans sa relation avec Allah Azza wa première il dit à Allah si tu me donnes j'accepte si tu me donnes quoi j'accepte et il dit et si tu m'empêches si tu ne me donnes pas je suis satisfait si Allah il te donne tu acceptes si il te donne pas tu es quoi Sättisfier. Samgåvan är hadejib Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bhatikub bhatik. Euh, hadejib Ömer, rådya Allahu taala, han. En gång, Propheten sallallahu alaihi wasallam, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, de han, han, han, han, han, han, han, han, han, Son rôle politique lors de sa vie salam, en plus de son rôle en tant que prophète d'Allah subhanahu wa taala c'était lui bien sûr le gouverneur de de la nation c'est lui qui décidait à La Mecque alors une fois le prophète صلى الله il a donné de l'argent des biens des richesses à Omar que ce soit du butin de guerre ou autre chose je me rappelle pas exactement les détails Omar qu'est-ce qu'il a dit il a dit Ya رسول الله اعطه الى donne cet argent à quelqu'un qui serait peut-être plus pauvre que moi il y a certains qui est plus pauvre des gens qui sont plus pauvres que moi en en apparence ça semble logique ou non logique il a il fait une bonne il a eu une bonne intention surma le prophète a dit quoi prends cet argent prends cet argent et après ça il lui a expliqué il dit Maja akamine had al maali. Ce qui te vient de toute richesse, tout bien qui t'arrive, c'est Allah Azzawajal qui te envoyé, l'a envoyé, accepte-la. fala tu berhu Ce qui ne vient pas par lui-même, Allah te l'a pas envoyé, tu t'éloignes de ça. Ne fais pas en sorte que tes yeux quoi, vont aller à droite et à gauche peut-être là-bas, le riche, si je veux devenir son ami, il va commencer à me donner. Peut-être le ministre, si j'ai de bonnes relations avec lui, il va me donner une maison. Peut-être. Ok. Non. Je parle pas du commerce. Je parle pas du commerce ou du travail. Ça, c'est autre chose. Ça, tu gagnes quelque chose par ton effort. Là, le prophète, il parle de quelque chose qui te vient gratuitement, sans retour. Alors là, la règle, c'est quoi? Ce qui vient par soi-même, accepte-le s'il est halal. Ce qui ne vient pas, Détache ton cœur de ça. Ne dis pas s'il me donne, peut-être je devrais quoi, fermenter mon cou un peu pour qu'il me remarque plus comme ça, pour qu'il vienne me donner ainsi de suite. Non, Le prophète nous a appris. Donc on laisse ces choses là au qadar d'Allah subhanahu wa taala. In a'taytani qabil tu si Allah te donne tu acceptes. C'est pour ça dans la Sunna du prophète Salam on ne refuse pas les cadeaux. « Hadiyah », ok Standard, bien sûr, il y a des exceptions. Si quelqu'un veut t'acheter avec un cadeau, bien si ça peut affecter une certaine relation dans responsable... Mais quelqu'un qui t'apporte juste comme ça un cadeau, tu l'acceptes, c'est la sunnah. Tu ne dis pas à quelqu'un « Non, non, non, je ne prends pas ou je suis gêné » ou autre chose. Tu le prends, c'est la sunnah. Allah Azza wa Jal t'a envoyé, C'est un don d'Allah subhanahu wa une richesse. « Allah ta'ala » En passant juste une parenthèse ici, la culture du, du gratuit, ça c'est quelque chose de, de, très, très, de, très, de très sérieux. Et nous les musulmans, on ne doit pas tomber dans ce piège. La culture du gratuit, dans le capitalisme, ça existe. Gratuit. On te donne quelque chose gratuitement. Y a-t-il des choses gratuites dans la vie Dans le capitalisme, y a-t-il des choses gratuites Non. Le gratuit, tu es en train de payer d'une autre... Façon. Je vous donne un exemple ici. Les gens, malheureusement, des muslimines, on m'a parlé déjà de, de ce problème. Un frère, il s'est plaint autrefois, ça fait quelques quelques mois, il dit moi j'ai un magasin comme ça. Il y a plein de plein de muslimines et des sœurs avec hijab et tout qui amènent leurs enfants fin d'octobre avec des masques et des maquillages pour chercher les bonbons de Halloween. Et il doit le répéter à chacun. Moi, je suis musulman, je fais pas Halloween. Aller chercher ailleurs. Tu dis ça à des muslimines. Moi, je suis muslim, je ne fais pas Halloween. Pour prendre, mettre des masques, du maquillage. Pourquoi Pour aller chercher des bonbons. Allah Azza wa Jal, tu n'as pas donné de l'argent pour acheter des bonbons à tes, à tes propres enfants Est-ce que tu as besoin d'aller faire du begging à chaque porte des gens pour demander des bonbons gratuits Vous voyez le gratuit le gratuit souvent ça vient avec des concessions même sur tes valeurs sur ta croyance sur ta aqida sur ta religion et de ce fait le musulman toujours ça fait partie de notre aqida le musulman il doit avoir izzat nafs il doit avoir une fierté dans son dans sa nafs pas de l'ego de la fierté ça veut dire quoi les choses qui sont comme ça les choses là quelque chose est par terre prends là. non musulman il fait pas ça musulman il prend le riz que Allah Azza wa il lui donne ou il travaille pour son riz qu'il va œuvrer pour gagner quelque chose parce que les choses qu'on prend encore une fois de façon gratuite les restes qui sont par terre et ainsi de suite ça dévalue ça te dévalue ça fait descendre ta valeur auprès des gens et même parfois auprès d'Allah Azza wa est-ce que ce point est clair que ce point est clair Donc, euh, faire attention aux au trucs gratuits. Un, un, un autre exemple ici. Il euh, n'y a pas de Halloween, il n'y a rien du tout. Ça distribue là-bas des, des, des, euh, des jus gratuitement. Et il y a une file de, de gens qui attendent. Mais subhanallah, ça c'est encore une fois psychologique et parfois c'est triste parce que tu vois quelqu'un... Toi, tu connais des gens, tu dis « lui, il est très aisé financièrement. Là. Il peut, il peut lui-même acheter tout ce, qui, tout ce qui est offert là-bas et il peut lui-même le donner gratuitement. Il n'a pas besoin. Un jus qui coûte un dollar. Et moi, je dois faire une file de 10 minutes pour avoir une boîte de jus. 10 minutes ou un dollar, qu'est-ce qui coûte plus 10 minutes, ce n'est pas un dollar. Moi, je peux m'épargner de faire cette file et d'être debout pour un truc de... Un dollar et je peux l'acheter avec le riz que l'Arzougen il m'a il m'a donné qui est halal. Je parle pas bien sûr des exceptions, des exceptions comme des gens qui sont pauvres. Le faqir, le n'est pas à blâmer lui. Le faqir, ça veut dire qu'il n'a pas de ressources financières, il peut pas payer pour ce temps là. Mais celui qui est aisé, il doit compter le temps comme de l'argent, quelque chose qui est gratuite mais qui prend de mon temps ou de ma valeur qui me dévalue psychologiquement ou qui fait en sorte que je dois me tenir, je dois faire un effort physique juste pour être debout, si je peux l'acheter facilement avec mon propre argent et prendre la récompense moi-même pour nourrir mes enfants, d'avoir... Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Chaque récompense que tu dépenses, avec la bonne intention, Allah il te récompense pour ça. Et parmi les meilleures des dépenses, ce que tu dépenses sur tes propres enfants, sur ta propre famille. Moi, j'achète mes bonbons à mes enfants pour leur faire plaisir. Et Allah, il me récompense pour ça, si j'ai la bonne intention. Et j'ai fait ça du halal et de mon gagne-pain. Moi, je vais aller prendre mes enfants, faire l'Halloween pour avoir quelques bonbons gratuits. Là, il y a mille, un problème qui vient avec ça. D'un point de vue akida, croyance et sous d'autres angles. Donc, il dit si Yahya ibn Mu'ad, « Si tu me donnes, j'accepte. Si tu ne me donnes pas, » Je suis satisfait. In si tu me laisses, je vais adorer. Je vais adorer Allah Azza wa Jalla. Wa tani si tu m'appelles, je réponds. Je suis présent. Là où Allah Azza a besoin de moi, moi je réponds à son appel. C'est comme ça que Allah Azza est satisfait de nous. Subhanahu wa Få in Rida och Mahabbah. Och hur är det med de som är i det här livet? Och hur är det med de som är i det här livet? Och hur är de conclure avec notre contenu pour aujourd'hui Il nous dit ici med de som är i det här livet? l'amour hur är det med de som är i det här livet? Och hur är det med de som är il y a d'autres statuts qui disparaissent avec la vie du bas monde pour les croyants par exemple la peur dans Al-Jannah est-ce qu'il y aura la crainte d'Allah la peur d'Allah non est-ce qu'il y aura Fil-Jannah est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair la réponse au paradis est-ce qu est que les croyants vont avoir la peur d'Allah ils vont craindre Allah non ils ne vont pas craindre Allah parce qu'ils n'ont pas à craindre Allah ils savent que Allah Azawji, est le tout puissant mais Allah leur a promis que quoi cette vie elle est Éternel. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de blâme, il n'y aura plus de punition, il n'y aura plus de mal. Ils n'ont plus rien à craindre, ils sont sécurisés. C'est Allah Azza wa lui-même qui va leur promettre qu'ils sont sécurisés de façon éternelle. Donc l'ibadat de la crainte d'Allah va disparaître après la mort. L'ibadat de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala aussi, elle va quoi Disparaître parce que là, ce ne sera plus avoir espoir en Allah, ce sera du Ce sera la, la conséquence, le résultat sera là. Mais le contentement ainsi que al l'mahabba, l'amour d'Allah Azzawajal, ça, ça va rester même dans le paradis. Cet état va rester même dans le paradis, sera présent dans le paradis. Ça ne disparaît pas dans cette vie du basmane wa laysa min shart ar ridha la yuhiss chose ici comme on a dit pour la patience on le répète pour le contentement être content satisfait d'allah azza ça ne veut pas dire Ne pas ressentir le mal, ne pas avoir mal. Ça veut dire tout simplement ne pas se plaindre ne pas s'opposer au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala tariq al Le chemin vers le rida, vers le contentement, il nous dit c'est un chemin qui est court et qui est clair. Sauf qu'il est un peu dur pour plusieurs personnes et il demande aspiration, himmatan alia, avoir de hautes aspirations, voire la motivation et un cœur qui est pur. Une âme qui aime se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de s'entraîner. S'entraîner d'accepter tout ce qui nous vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De se dire comme ça, tout ce qui vient d'Allah, moi, j'aime ça et... J'accepte ça Parce que ça vient de mon créateur SUBLHAN wa. Ta'ala väsylar det eller gör det lättare för den tjänare. Hans kunskap är djupgående och alldeles. se på att, vad vi är, är att se på att vi är svaga, att vi är få och att vi är få och att vi är få och att vi är få och att vi är få och att On va presque finir, mais je tenais à couvrir cette partie parce qu'elle est très intéressante. Il dit Le chemin de l'amour et du contentement. Aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et être satisfait d'Allah, azza wa jalla. Ça t'avance dans ton cheminement, d'Allah, azza wa jalla. Ça te porte vers l'avant, même en étant couché sur ton lit. Tu n'as pas à travailler nécessairement. Même lorsque tu es off, tu n'es pas en train de faire salat ou ibada ou autre chose, en étant sur ton lit, si tu as l'amour d'Allah Azza wa et le contentement, tu es en train d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en état d'avancement. Il nous dit Fa il va devancer les autres de très très loin, juste en étant sur son lit, sans nécessairement faire comme ça de grandes œuvres euh, physiques, si on pourrait dire ainsi. c'est quoi son fruit Qu'est-ce que ça donne wa bi wa taala, la réjouissance d'Allah wa taala. Quelqu'un il dit quoi Moi, je suis heureux d'Allah. « Moi, je suis heureux d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie. » Ne dis pas ça avec sa langue, bien sûr. C'est son cœur qui le dit. « Moi, je suis heureux d'avoir Allah azza wa jal dans ma vie, de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est ça ce qu'on appelle ici « al-famara », le fruit. Il dit ici, ibn al-qayyim, « J'ai vu une fois mon sheikh, son sheikh à lui, pas à moi, il a vu une fois son sheikh, ibn Taymiyyah, dans le rêve. » Donc ça, c'est après le décès de son sheikh. Il a eu, ça, ça arrivait souvent aux savants, aux ulama, Ils ont des... Euh, Dans des rêves, ils voient des savants, ils discutent avec eux. Ce n'est pas une révélation, okay? ils ne sont pas des prophètes. C'est seulement les prophètes que lorsqu'ils voient un rêve, c'est un Dalil. Mais c'est comme dans une discussion quoi, face à face. Quand je discute avec toi, tes paroles à toi, ce n'est pas une révélation, ça ne vient pas du ciel. Mais si tu apportes des arguments qui se tiennent, je vais bénéficier, je vais te dire tu as raison. La même chose, c'est comme si je t'ai vu dans mon rêve et tu as les main parce que, encore une fois, leur souci c'est la religion d'Allah Azzawud. Ça leur arrivait parfois ça, de voir un alim qui discute, même un alim avant eux déjà décédé, quoi, qui va, qui va débattre avec eux sur une question de jurisprudence, de fiqh et ainsi de suite et les éclaircir, leur apprendre des choses ou leur corriger des choses et ainsi de suite. Donc il dit Fåddkortade hon Quand j'ai vu mon handlingar dans le rêve J'ai commencé à lui parler De kajt i du Don On lui dit prata med honom om vissa "Du vet, Yashir, den här handlingen i hjärtan är exceptionell, för Pour ce qui est de moi, Ibn Taymiyyah, dis-moi, j'ai une autre façon de faire les choses. Dis-moi, mon chemin vers Allah, c'est quoi C'est être heureux d'Allah. Al-Farahu Billahi, subhanahu wa ta'ala. Être heureux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Être content, avoir le bonheur d'avoir Allah, dans, dans ma vie. Et il dit, Ibn al-Qayyim, je le voyais ça dans sa vie. Ibn Taymiyyah, avant de mourir, ça se voyait dans son comportement. Et dans ces états, qu'il était heureux d'avoir la Zodjin Al Farahu billahi subhanahu wa ta'ala, Ta'ala, Tailalil Hussein ibn Ali. On a dit al Hussein ibn Ali qui est bien sûr le petit-fils du prophète sallalahu alayhi wa sallam compagnon et petit-fils du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Hussein fils de Ali fils du prophète sallallahu alayhi wa ici, al Hussein fils de Ali Ali qui est l'époux de la fille du prophète alayhi salatu wa salam donc ici dit al Hussein inna abadarrin yaqulu al faqr uhabb ilayya min al ghina wa al saqam uhabb min al On lui a dit qu'un autre compagnon, qui est Abu Dhar al-Ghifari, qui était connu pour son zuhd, ok, il était parmi les compagnons qui étaient le, les plus détachés de la dunya. Abu Dhar radiyallahu anhu. Donc, on a dit à Al-Hussein, tu sais, Abu Dhar, notre compagnon, il dit que moi, je préfère la pauvreté à la richesse. Et je préfère la maladie à la santé. Pourquoi Pourquoi Selon lui Par détachement, par... Il est content, il est patient. Ce pas pour être patient, parce que c'est des épreuves. Je suis patient, Allah Azza m'éprouve il va me récompenser. Il dit, « Rahimallahu Allahu qu'Allah Azza Allah soit miséricordieux envers Abu Dhar. » Ça, c'est la réponse de Al-Hussein. Il a dit, « Amma ana fa'aqoulu. » Il a dit moi je suis autre opinion. Allah Celui qui a pleinement confiance en Allah Azawajal, il ne va pas souhaiter autre que ce qu'Allah Azawajal il a choisi pour lui. Ça veut dire ce n'est pas la richesse que je préfère le plus, ce n'est pas la pauvreté que je préfère le plus. Ce que je préfère c'est ce qu'Allah pour moi. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour, pour moi. Ce qui était bon pour moi l'an dernier n'est pas nécessairement bon pour moi aujourd'hui. C'est Allah Azza wa qui le sait, subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le sens de, du contentement et... Al-Fudail ibn Uyiad, Il a dit är ännu bättre än zuhd i den här världen, för den som är rädd är inte villig att överstiga sina egna förmåner." zuhd? Le détachement de la dunya. donc le zurde, encore une fois, c'est l'exemple de tout à l'heure, ok L'exemple de tout à l'heure, c'est quoi C'est euh, aujourd'hui, il va y avoir un tirage au sort dans cette halata, quelqu'un va gagner à la fin 500 dollars, ok Et il n'y a pas de, de participation, okay? ce n'est pas le primaire. personne qui a participé, on va juste quelqu'un, va dire, on va tirer quoi Un cadeau aujourd'hui à la fin de la halata, 500 dollars. Et là, il va y avoir une file de personnes qui participent et quelqu'un qui dit, tant que ça me... Ils n'ont pas dit que c'est pour moi, c'est pour une personne. Anna Zahed, moi je me détache de la dunya, je vais quoi Sortir et je vais partir. Ça, c'est le zord. Mais il dit, lui, le contentement est meilleur que le zord. Pourquoi Parce que le, le contentement fait en sorte que tu ne cherches pas, que tu n'espères pas ce qui est différent que ce que que ce que tu as. Alors que le Zayd lui il sort il dit ah oh, si jamais j'avais 500 dollars comme eux mais je dois avoir le le Zohr vous comprenez. Et il dit si s'ouvre Abu Uthman عن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الرضا بعد القда dans le hadith dans le l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam « oh Allah je te demande de m'accorder le Rida le contentement après le Qada après le décret après le maktub le Qada. Il a dit pourquoi est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم Après, il dit parce que avant, ce n'est pas le contentement. Avant de voir le qada, c'est le azm, c'est l'intention d'être satisfait. Je n'ai pas vu encore qu'est-ce qui va se passer demain. J'ai l'intention d'être satisfait. Peut-être que je ne le serai pas. Ce qui est plus important, c'est d'être satisfait. C'est pour ça qu'il a enseigné, alayhi sallam, à dire « As-alukarriza qada'i » Une fois que le décret va arriver. Et finalement, quelques définitions très rapides ici du contentement en même pas deux minutes. Euh, le contentement, Ridha. Certains savants ils ont dit le contentement, c'est d'annuler le choix. Ça veut dire c'est pas moi qui choisis pour moi, je laisse Allah Azawajal choisir. D'autres ils ont dit istiqbal ul a'kham bil farah. Accepter les décrets d'Allah avec bonheur. Tout nouveau décret d'Allah Azawajal, je l'accepte avec avec bonheur et avec un cœur qui qui est tranquille. Un autre qui dit qalb majari al C'est la tranquillité du cœur face aux quoi aux événements aux décrets d'Allah la raison il quelque chose de nouveau arrive arrive arrive et mon cœur il est toujours tranquille il n'est pas déstabilisé c'est ça arrida et Umar ibn al-Khattab radıyallahu ta’ala anhu il dit fa’ni statta antarda wa illa fasbir essaye d'être satisfait d'avoir le contentement sinon au moins tu dois être patient et la dernière phrase ici il dit arrida thalathatu akzamin trois niveaux de rida de contentement rida al-awam bima qasemahu Allah wa a'atah la masse des gens de ceux qui pas des gens des êtres humains mais la masse de ceux qui ont le contentement donc des gens parlent ici d'un groupe bien spécifique la masse le premier niveau parmi eux c'est ceux qui sont contents de ce que Allah wa Jalla, il a donné aujourd'hui j'ai mon commerce comment c'était quelqu'un va me demander comment c'était Alhamdoulillah, je, je me suis fait un profit de 300 dollars. Alhamdoulillah, c'est suffisant, je peux acheter la nourriture pour mes enfants aujourd'hui et payer quelques factures. Ça c'est le premier niveau du contentement. Raditu bima qasama Allah, c'est ça ce que Allah Azza wa Jalla il m'a donné. Deuxième niveau plus élevé, un groupe plus proche de l'élite, il dit al-khawas bima qaddarahu wa qadaahu, de tout ce que Allah Azza wa Jalla il a écrit ⁇ Subhanahu wa Ta'ala ⁇ il se contente de tout ce que Allah a écrit ⁇ Subhanahu wa Ta'ala ⁇ c'est pas seulement ce que Allah a nous a donné. Qu'il nous a donné ou pas, ils sont contents. Et le troisième est le plus haut. Et avec ça, on termine ⁇ Khawas, Khawas, l'élite des plus proches auprès de Allah. A. Les plus satisfaits d'Allah Azzawajal, c'est quoi Ceux qui sont satisfaits, pas de ce que Allah, il a donné ou de ce qu'il a décrété, ils sont satisfaits d'Allah Azzawajal et seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il leur est suffisant. On va s'arrêter à ce niveau, Inch'Allah taala Le Rida entre guillemets al le contentement euh, ça va nous prendre encore environ deux autres séances inshallah. il y a assez de, de contenu à couvrir ta'ala s'il y a d'autres questions inchallah après la halaqah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina alihi wa sahbihi ajma'in